Nous sommes le 30 août 2021 et bienvenue à ce journal édition de la Mi-Journée dont voici d'abord le sommaire. Le 30 août de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des disparitions. Le président et représentant légal de la plateforme intégrale de la société civile burundaise, PISC, appelle à l'appréhension et aux sanctions des auteurs de disparitions forcées. La politique de bonne gouvernance du pays, c'est l'engagement ferme du chef de l'État, Ivariste Daïchimi. Il a dit samedi passé lors des cérémonies marquant la journée dédiée à la jeunesse de la courée du parti au pouvoir, le cndd Et dans la chronique sportive de ce lundi, nous allons vous parler du rôle de football dans la réconciliation des jeunes de différentes ethnies. François Kimana assure la mise en onde. Page droit de l'homme pour débuter ce journal. Les conflits fonciers, les règlements de comptes et différentes tueries sont à l'origine des disparitions forcées qui s'observent au Burundi. C'est du moins les propos de maître Jean-Marie Ndouimana, président et représentant légal de la plateforme intégrale de la société civile burundaise PISC. Il demande une franche collaboration entre l'administration et l'appareil judiciaire pour appréhender et punir Et les fauteurs de troubles. Écoutez plutôt Jean-Marie Ndouimana, président et représentant du Pusque-Burundi. Il faut comprendre que dans une société donnée, il peut y avoir des conflits fonciers qui provoquent les morts. Et il peut y avoir des tueries ici et là, des règlements de compte. Alors, même si cela est observé en même temps, on ne peut pas nier qu'il y a des cas de disparition forcée provenant de certains achats de l'administration. Ici Et là nous attendons des véhicules de, de des unités républicaines qui transportent des gens. Après. On peut, on peut entendre que la personne X est disparue. Dans ce moment-là, il faut que les institutions habilitées en matière, premièrement l'administration, aussi la, la judiciaire, les deux institutions doivent collaborer pour punir ces malfaiteurs, bien sûr pour sauvegarder le respect des droits de l'homme. Si les fauteurs de troubles ne soient pas appréhendés, à même temps, si la justice ne fait pas son travail, Bien sûr, mener des enquêtes dans un délai raisonnable, traduire devant la justice les fauteurs, punir, conformément à la loi les fauteurs. Si cela ne se fasse pas dans les meilleurs délais, bien sûr dans la spécificité de la loi, toujours il y a la vie de l'homme. Alors ce qui est très important, c'est que l'appareil judiciaire plat les choses à armées, l'appareil judiciaire... Doit faire respecter la loi, la paix judiciaire est là pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Ce qui est très important, il faut que ces gens-là, de la l'administration, soient arrêtés et traduits devant la justice. Dans nos jours, au Cédro-Piscopourou, de nous affirmons qu'il y a bien sûr une évolution. Le pays évolue dans le sens positif, compte tenu des discours de Son Excellence Président de la République et des actes qu'il pose chaque fois. C'était maître Jean-Marie Ndouimana dans ses propos recueillis par Medar Nyonguru. La situation se présente ainsi alors que le 30 août de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des disparitions forcées. Captez Isanganilo, écoutez la différence. La politique de gouvernance du pays va désormais s'articuler sur quatre piliers tels que détaillés par le président de la République lors de cérémonies cérémonie marquant la journée dédiée à la jeunesse Kure qui a eu lieu le week-end week passé en province Mouinga. Evariste Ndaichimia a indiqué que cette politique se résume en renforcement de la paix et de la sécurité, la justice pour tous, la bonne gouvernance ainsi que le développement de l'État avec Obényongour. Le président de la République appelle à tous les Burundais de changer de mentalité et s'atteler au travail qui conduit au développement. Ce dernier est l'un des quatre piliers qui guide la nouvelle politique de gouvernance et qui est précédé par la bonne gouvernance. Les autres secteurs prioritaires selon cette nouvelle politique sont la justice pour tous ainsi que la bonne gouvernance. Cette nouvelle politique de gouvernance du pays a été décidée lors du récent congrès ordinaire du comité central du parti au pouvoir. Actualité internationale Ce lundi qu'a débuté en RDC l'examen d'état ainsi que dans les écoles, les consulaires du Burundi et de la Tanzanie au Mali. On parle de la libération de l'ancien président de transition et de son premier ministre qui sont rappelés à s'abstenir de toute action pouvant impacter négativement l'action du gouvernement en Afghanistan, les talibans s'engagent à respecter l'action humanitaire. Les détails avec Arthur Kavaouchi. Les finalistes des humanités en République démocratique du Congo débutent les examens d'État ce lundi 30 août 2021 sur toute l'étendue du pays et dans les écoles consulaires. En ville d'Ouvira, 7000 candidats sont attendus, 1000 aux écoles situées au Burundi et 1000 autres en Tanzanie. Les élèves des hauts plateaux de, haut plateau de n'avaient pas passé les examens préliminaires de l'examen d'État à cause des combats entre l'armée et les rebelles. Nous apprenons qu'ils sont aussi alignés à cette grande session, comme le rapporte Kouima, notre correspondant à Ouvira. Dans un souci d'apaisement du climat politique, le gouvernement de transition et en collaboration avec le comité de suivi de la transition CDAO, Union européenne et Nations unies, a décidé de la levée des mesures de surveillance spéciale qui étaient mises en place pour l'ancien président de la transition, Bando, et son premier ministre, Mokhtar Ouane, comme nous le lisons sur le site de la RFI. Les deux hommes sont libres depuis samedi. Toutefois, note Sahel Tribune, les deux ex-dirigeants sont tenus de s'abstenir de toute action pouvant impacter négativement le processus de déroulement de la transition en cours. Et en Afghanistan, la France et le Royaume-Uni vont plaider ce lundi 30 août à l'ONU pour la création à Kaboul d'une zone safe zone qui permettra la poursuite des opérations humanitaires sur place. Les talibans assurent qu'une zone protégée n'est pas nécessaire puisque les Afghans pourront circuler comme dans n'importe quel pays, comme c'est écrit sur le site de France 24. Radio Isanganiro Chronique Sport. Le a diminué dans les clubs burundais de football, selon les enquêtes menées par Célestin Hunzebanga, professeur de l'Université du Burundi. Ces enquêtes montrent que les footballeurs jouent pour leur intérêt et pour leurs équipes. Les détails dans cette chronique avec Balin Havzaliman. Les footballeurs borondais qui jouent avec l'inspiration de représenter le Burundi dans les championnats internationaux Tel est le principal facteur qui a permis la réconciliation des joueurs qui proviennent dans les différentes ethnies. Cela est dit par Célestin Hunzeban, professeur à l'Université du Burundi au cours de la recherche menée sur la place du sport dans le processus de la paix. Ce qui a permis, il y a plusieurs facteurs effectivement. D'abord, il y a la Le facteur d'abord performance, où les jeunes actuellement jouent le football avec une espèce une aspiration de sortir un jour, d'aller représenter un pays, ou bien même de devenir un joueur professionnel. Dans leur tête, ce que d'ailleurs ont montré, ils ont une aspiration d'augmenter beaucoup plus de performances pour devenir des professionnels, pour représenter le pays. Et dans leur tête, il n'y a pas une place d'ethnicité où ils vont jouer pour leur tennis il ajoute que le football est comme un facteur plus déterminant qui démontre la disparition de l'ethnisme dans les équipes. Et cela montre que c'est un facteur plus déterminant un indicateur qui montre qu'il y a l'ethnicité qui disparaît de plus en plus dans les équipes de football. Selon ce professeur de l'université du Burundi, le football est également considéré comme un remède contre l'ethnisme au Burundi. Le football, c'est comme un remède contre l'ethnisme au Burundi. Et le résultat J'ai fait des calculs avec des statistiques et les résultats sont significatifs. Si ils sont significatifs, cela montre qu'il y a une disparition de l'identité ethnique qui s'observe dans les équipes par rapport à des années de la crise où les équipes s'étaient identifiées ethniques. Pour pérenniser cette cohésion sociale, professeur Célestin Mounzebanga appelle les jeunes Burundais de s'impliquer dans le football. Quant aux responsables des entreprises, il leur demande d'investir beaucoup de moyens au football. Balin Hafzaliman revenons sur la page Société. Les femmes sont en mesure de percevoir les impôts et taxes. L'exemple étant de Joséphine Manirambona de la colline Nyaruhinda commune Province Karoussi. Elle évoque l'incertitude du voisinage avant le début de ses activités. Sa gentillesse signale Joséphine a créer confiance à ceux qui l'entourent. les détails avec Omer Ndouayou. Je suis une des femmes perceptrices des taxes communales en zone Nyaruhinda. Elle indique que le début dans cette fonction l'avait effrayée. Tout au début, j'ai été effrayée. On nous a formés sur les procédures de délivrance, d'équitance et nous avons passé à la perception sans transition. J'ai commencé par une personne qui voulait charger le maïs. Il a payé et j'ai enchaîné au sein de la population qui exerce le maïs. Le petit commerce, laquelle je me suis approchée au départ, mon mari n'a pas apprécié. Au fil et à mesure du temps, il a compris. Au sein du foyer, tout va bien. Dans la communauté, on se demandait, est-ce qu'elle sera capable de marier son travail au quotidien familial? Je leur ai dit, laisse-moi faire. le problème que j'ai dans cette cette fonction, je ne peux pas collecter la somme comme les hommes. Quand il y a ceux qui chargent les marchandises la nuit, là, je ne peux pas quitter le foyer pour aller collecter pendant la nuit. Mais alors, pendant la journée, je fais de mon mieux. Ceux qui pensent que les femmes ne peuvent pas collecter des taxes, ce n'est qu'un complexe. Sinon, rien n'est impossible quand il y a la volonté. Les collègues du travail se disent satisfaits de la collaboration. Elle délivre les, les quittances convenablement. Je salue son travail, car Si une personne est choisie parmi tant d'autres, nous l'acceptons ainsi comme nous le faisons pour les femmes au sein de l'administration. La Ici, à Nyarohinda, personne ne l'a sous-estimée à notre connaissance. Depuis qu'elle a commencé son travail, il n'y a aucun problème. Elle connaît bien ce qui se passe. Elle sait juger quand taxer ou pas. La commune Gitaramuka est composée de trois zones. Dans les 27 percepteurs qu'elle compte la commune, Deux seulement sont des femmes. C'est sur ce reportage de Mernouaïeux que se referme cette édition. Mais je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route l'essentiel de l'actualité. Le 30 août de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des disparitions forcées. Le président, représentant légal de la plateforme intégrale et de la société civile burundaise, PISC, appel à l'appréhension et aux sanctions des auteurs des disparitions forcées. Et la politique de bonne gouvernance du pays, c'est l'engagement ferme du chef de l'État, Evaristenda Chimie. Il a dit samedi passé lors des cérémonies marquant la journée dédiée à la jeunesse Bonrakouré du parti au pouvoir, le SNDTTD. Et dans la chronique sportive de ce lundi, nous avons parlé du rôle du football dans la réconciliation des jeunes